Et la maison s'éveille Une radio chante chez le voisin Je beurre des tartines Debout dans la cuisine Car tu as toujours faim Dès le matin Puis chacun se dépêche Sur ta joue toute fraîche Je te caresse en disant à ce soir Et tu t'en vas très vite Et derrière ma vitre Moi je te fais un signe d'au revoir Tu es parti De ma vie, je la passe là, je reste seule, toute seule, chez moi. J'ai ce que je désire, le meilleur et le pire, la vie dorée et l'envie de partir. On me dit que j'ai de la chance Mais je pleure en silence Sur mon grand lit et sur mon avenir Derrière mes grimaces On ne voit pas la trace De ces envies qui déchirent le cœur Pour le monsieur d'en face Le jeune homme qui passe Un instant d'amour pour un quart d'heure, tu es parti et je reste là, je reste seule, seul avec moi, toute ma vie, je la passe là, je reste seule, toute seule chez moi, voilà ma vie en rose. Chose, en suivant le chemin qu'on m'a tracé, comme toutes les femmes, j'ai le même programme, et aujourd'hui madame, à la télé, elle ressonne suppose. à m'arriver Tu es parti et je reste là Me voilà seule là avec moi Toute ma vie je la passe là Est-ce que vraiment le bonheur c'est ça